Bonjour à tous, vous écoutez good Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille, c'est la 232 e comment ça va Pierrot Super, super, ça va super bien, super, génial, super, génial, un super, super, Nintendo. alors pour ma part Pierrot, on commencera cette petite, ah je ne m'ai pas demandé comment ça allait Si, tu me l'as déjà dit, j'ai dit super, super, ah oui, super, vrai, ça va super, non, super Nintendo <rire> Oulop On remet au début allez euh, Du coup, au programme, pour moi, on commencera à Rennes avec un groupe de Garage Rock Psyché. Euh, tendance euh, crotte rock euh, Méso-américaine si tu veux tout savoir euh, euh, Voilà on écoutera euh, Ensuite un petit euh, duo Mancunien aux sonorités Proches du groupe télévision euh, On enchaînera avec euh, également L'une des dernières sorties du très très bon label Speedy Wonderland euh, Paris j'allais dire je sais pas pourquoi Un peu comme si c'était Disney Disney World Paris Speedy Gonzales Exactement. Puis euh, direction euh, l'Allemagne Mon cher <rire> La Bundesliga aujourd'hui, on va parler Bayern de Munich, FC Dortmund <rire> et le Sampaoli d'Ambourg, c'est eh parti non, Tout de eh suite, non. les buts de, du week-end Alors, qu'est-ce que c'est ton top, ton flop, Léda Non, alors du coup, pour l'Allemagne, sera pas pour le foot, mais ce sera pour un moment un peu dancing... Euh décalé 4 tonnes, euh, voilà tout ce que <rire> tu veux couper décalé en club ouais, voilà. non plus dans le sens décalé que 4 tonnes. bref pour finir on terminera en Australie avec également un duo qui vous fera voir double mais je vous en dis pas plus ça. elle nous en dit pas plus, ça s'appelle du teasing prenez vous <rire> une bonne bière on va commencer de mon côté avec du post-punk de Rotterdam du crot-rock mexicain après un taille cigale américain Est-ce qu'il est déjà pas américain, Taïs Seagal Je me rends compte. <rire> Alors, un autre Taïs américain ou euh, Nouveau-Zélandais. Non, il est américain. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et je vous parlerai également de la vie à Hull City. Ok bah très bien Alors moi on commence tout de suite par euh, le groupe Guadal Terras euh, Terras, je ne sais pas comment ça se prononce Ou Tejas à la française si vous voulez euh, Eux ils sont quatre ils viennent de euh, Rennes Ils sont férucultures méso-américaines Et euh, vous trouverez la recette du chili con carnage sur leur bon camp Et qui résume assez bien justement leur style Donc à savoir 500 grammes de crot 200 grammes de bruit Un bon punk émincé 170 g de feuze pelée au naturel s'il vous plaît et 66 cuillères à café de sauce guadal Euh, muy picoso <rire> Je te jure, je ne fais que lire leur bio J'aime bien leur présentation face recette recettes euh, Ils ont sorti leur deuxième album en octobre Sur les labels Crème Brûlée Records On reste dans le domaine de la bouffe, c'est dingue hein ouais. Et euh, Beast Records euh, L'album s'appelle chez Tristé Et on en écoute tout de suite Deux extraits, donc le premier c'est plutôt Une instru dub, ça s'appelle Canal Et euh, le deuxième c'est un morceau un peu plus Énervé qui s'appelle crotoxique Tout de suite Guadalterraze Bois d'Alterras avec les morceaux Canal et crotoxiques sur Radiocampus. Et on va enchaîner euh, avec la nouvelle sensation post-punk euh, de, des Pays-Bas. De, de je, je ne sais plus, je, ai, je, je ne dis sais pas, c'est l'Angleterre comme d'habitude. C'est Tramouse, Tramouse, qui veut dire tramway. Euh, on pourrait les les coller aux Idols ou aux Viagra Boys. Bon, bah là, c'est la scène montante qu'on connaît beaucoup. En tout cas, ils sont assez énergiques sur scène, assez foufous. Euh, ils ont sorti pour le moment que des épées. Et nous, on va écouter un extrait de leur nouveau maxi qui s'appelle Rotterdam. Ça tombe bien, ils viennent de Rotterdam, qui vient de sortir. On va écouter en premier me me It Happen et Amour, Amour. Et ma foi, euh, c'est une tuerie. Et Tramouse, j'ai hâte de les voir. Et ça tombe bien, ils passent le 20 mars à l'aéronef music west It's not allowed to shoot someone in the back but it happens It's not allowed to drive real fast but it happens It's not allowed to step each other in the chest but it happens. Yeah, I used to be worse, but still it happens. Ramaus Et le morceau Amour, Amour, plein d'amour dans cette douceur de morceaux. On enchaîne avec Splint. Splint, c'est une formation de Manchester dans laquelle tu retrouves Julia Bonometti et jack Bogaki. Alors, c'est les membres fondateurs de Working Men's Club ah, okay. qui ont quitté le projet avant la sortie du premier album. Mais à la base, c'était eux. Voilà. Euh, au total, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'est ça, au total, ils ont euh, sorti deux chansons, euh, deux singles cette année chez Nice One Records, euh, donc sous euh, ce nom euh, Splint. Et euh, on est plutôt sur un post-punk assez mat-rock et très influencé par le groupe télévision, ça ressemble vraiment beaucoup. Mm -hmm. Enfin, tu sens que c'est vraiment un truc chez eux, quoi, ils le disent dans une interview de toute façon. Euh, du coup, moi, je te propose d'écouter le dernier single euh, en date qui s'appelle 145 euh, et qui est, ma foi, euh, assez, assez cool, je trouve. Donc, c'est tout de suite avec le single 145. avec le morceau 145 ou 145 comme elle dit dans, dans le morceau euh, ouais très chouette il y a un côté déstructuré c'est bien cool bien bien cool euh, on va enchaîner avec Laurel Meet the Obsolete c'est un groupe originaire de Guadaljara oui qui... très bien très eh, <rire> oui, bien qui avait sorti un album en 2016 ils en ont sorti d'autres après mais je vous ai choisi celui-là cet album s'appelle Balance et euh, les sonorités c'est plutôt crot noise pop psychédélique Et euh, ma foi, c'est bien, bien cool. L'album était sorti chez Sonic Casidual. Et le morceau qu'on écoute, c'est ce Son of All Things qui va vous emmener loin, loin, loin c'est obsolète euh, et le morceau de euh, son of all things mais c'était vachement bien très aérien très cool enfin euh, voilà et en même temps ça bouge enfin j'ai bien aimé voilà ça bouge ça bouge pardon mais je, il est un peu il dynaique les pas juste euh, ouais. un peu ref Euh, ben en parlant de dynamisme là euh, à mon avis on va faire un gros virage avec le duo sax batterie euh, prénommé O O comme la lettre avec un point juste derrière alors j'ai pas trop d'infos sur eux si ce n'est qu'ils se sont formés pendant le confinement qu'ils ont fait la première partie de Black Midi pendant leur tournée européenne là leur dernière tournée euh, et euh, qu'ils viennent de sortir leur tout premier single chez Speedy Wonderground donc c'était le 11 novembre donc le morceau s'appelle Ogo O-G-O et vous écoutez au oh. du coup c'est un duo une nana euh, à la batterie et un mec au sax voilà tout ce que je peux vous dire dans goodbye kevin sur radio campus Lille un goodbye kevin <rires> Je me sens Voilà. C'est bien. C'est quoi cool. ouais, C'est énervé, c'est marrant ça, il y a des petites phases métal. Oui, oui oui sur la fin. Exactement, ça fait un peu doom. Euh... Doom. Non, bah non, pas doom mais, non, euh, non, mais je... un bah... peu euh, post-rock. Je comprends. Tout, tu vois. On enchaîne avec Isher. Ether. Ether. Ether. Donc en fait euh, sous son deuxième prénom euh, derrière Azer, il y a Plate Pretty que je connaissais pas, mais en gros, il sort ce deuxième album en s'appelant Azer. C'est un auteur compositeur producteur instrumentaliste très demandé, la preuve euh, il y a peu il a fait un morceau pour Rick Ross. Oui, et pas Rick Ross, Rick Ross. <rire> et euh, lui il fait bah dans cet album euh, qui s'appelle euh, Plate Pretty, euh, il nous fait une pop indie sombre avec euh, sous le plutôt euh En thé, un blues crasseux, tu vois. Moi, ça m'a fait penser un peu à, au Taïs Seagal de ses débuts. Ah, d'accord. On en revient. Voilà, parce qu'il est américain comme Taïs Seagal. Du coup, il euh, n'y avait pas de... Oui. <rire> Le Taïs Seagal américain, c'était du n'importe quoi en intro. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à réécouter cette émission podcast pour voir cette erreur. compte sur vous. Du coup, on écoute... Euh, euh, Dirty Clothes de Heather. De... <rire> Pardon Le morceau Dirty Close Et c'est parti pour le dancing décalé avec Grotto Terrazza Qui n'est pas italien, qui est allemand figurez-vous Et du coup Grotto Terrazza c'est le projet de Thomas euh, thomas chaman euh, Qui est un artiste basé à Munich Mais c'est également le batteur du groupe Blabe moderne Je ne sais pas si tu veux Ça me dit pas Ça te dit pas Ça ne me parle pas pas dis-donc Euh, que vous dire de plus euh, voilà son travail c'est un peu un collage de plein d'éléments différents euh, avec un côté un peu indu euh, parfois rétro euh, toujours un peu dissonant euh, mais toujours très rythmée forcément c'est un batteur tu me diras euh, <rire> voilà euh, on va écouter un extrait de son deuxième album alors attention je n'ai pas fait allemand élevé de mais j'ai noté en phonétique comment que ça s'appelait je sais que ça veut dire délice froid comment en... que ça s'appelait en tout cas ça, ça parle bien la France comment ça que ça s'appelait sur deuxième album ça veut dire délice froid en français et donc on prononce ça calteux custlich kaiten voilà mais tout est attaché quoi si bah je crois que c'est ça Bon bref, on s'en fiche, vous, vous allez bien le voir sur... Euh... Non mais pour les, nos amis germanophones... Ouais, enfin, est... désolé. Hein. Euh, bref, cet album est sorti en août sur le label Maple Death Records et euh, on va écouter... Je <rire> sais pas comment à traduire le... le titre. On va écouter Der Zandergesel. <rire> voilà. Zober gros... Je sais pas. Zobergesel. Je pas à me relire, Pierrot. Je euh... pas fait allemand non plus. Hein. Bon, voilà. Euh, Grotto tout de suite. Mmh. Terrazza avec le morceau Der Zaubergesel. Moi je vous conseille vivement d'aller écouter cet album et puis en fait tout ce qu'il fait. Euh, vous trouverez forcément votre bonheur. Ouais, ça fait danser en tout cas, t'avais ouais. pas menti. C'est pas mal, hein. Ouais, décalé. C'est pas, pas mal, et puis avec les, les petites coupures en allemand euh, ouais. traditionnel et... euh, c'est sympa. Ça fait Des très collage tu vois, je ouais. trouve. Voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est la vie quoi, un peu comme le groupe Life. Wow. Oh, la transition de ouf <rire> euh, Qui sort son troisième album On les avait vus Léna, souviens-toi Au concert à l'aéronef avec d'autres groupes Et c'était le groupe qui nous avait le plus tapé euh, Dans l'oeil peut-être pour son côté euh, Britpop Ouais très certainement oui. Et donc ils viennent de sortir un troisième album Qui s'appelle North East Coastal Town Et euh, c'est un groupe qui est très ancré Dans leur ville de Hul Hul, c'est-i u l Et donc sa géographie son histoire sa communauté bah, ils ont tous ça a toujours inspiré leur créativité et avec ce nouveau disque et eh ben il lui rendent hommage à leur ville bien-aimée et à ses habitants c'est un peu comme si nous on faisait un, un disque sur la ville d'Amiens ou d'autres ouais. personnes sur la ville de qui il mmh. y en a qu'un plage un cas <rire> euh, <rire> voilà donc je vous propose d'écouter friends without names et euh, c'est cool on est à old city profitez-en I really miss ya I really miss ya See my face My fake embrace The thoughtful taste Of this place I find my lip As I spit Life. très très très cool, j'adore euh, on terminera cette émission avec un deuxième duo sax, batterie, euh, partie d'ozone et non vous ne voyez pas double et votre impression de DJV déjà euh, est bien réelle du coup euh, eux ils viennent d'Australie, de Sydney et euh, en fait ça fait depuis 2017 qu'ils irradient un peu ça être la scène indépendante australienne à coup de concerts incendiaires Il euh, y a beaucoup d'impro un sac distordu, des rythmes disruptifs, bref, un son euh, aux inspi free jazz, hardcore, psyché et no wave. Euh, ils ont sorti leur troisième album en juillet euh, cette année sur le label Temporary Residence. L'album s'appelle The Real Work et dessus tu retrouves Nick Cave notamment. Donc là, on va écouter le morceau qui s'appelle Fruits of Labor et si on a le temps, on écoutera Macca The Mutt sur lequel tu vas pouvoir entendre Nick Cave. On va voir pour le le temps pour les deux et on sait avec ces morceaux qu'on va se quitter voilà donc on vous dit à la semaine prochaine au revoir Léna au revoir Pierrot tu peux lancer